Conte de fées en français Il était une fois, un petit garçon, Jack, qui vivait avec sa mère dans une petite maison non loin du village. Il ne possédait rien et ne pouvait pas gagner d'argent. Ils avaient déjà tout vendu pour pouvoir s'acheter une maison. La seule chose qui leur restait était une vache, qui leur donnait un peu de lait. Ils étaient si pauvres que souvent Jack et sa mère allaient se coucher sans même avoir pu dîner. Jack faisait la traite de la vache tous les matins. Mais pour donner du lait, la vache devait être nourrie de fourrage. Or, ils n'avaient pas d'argent pour en acheter. Alors, la mère de Jack eut une idée. Elle lui demanda de partir vendre leur unique vache. « D'accord, maman. » Jack se rendit au marché pour vendre la vache et sur le chemin, il rencontra un homme à l'allure étrange. « Bonjour, Jack. »« Bonjour. »« Où emmènes-tu cette vache, mon garçon ?»« Je vais au marché pour vendre cette vache. »« Oh, mon enfant, tu n'as plus besoin de marcher si loin pour cela. » Donne-moi ta vache. Hein? Je te la prends. Ah, et qu'est-ce que vous me donnerez en échange de ma vache J'ai une offre spéciale à te proposer. Tu m'as l'air d'un bon garçon. Et qu'est-ce donc Je vais te donner des haricots magiques. Jack hein? se montra très embarrassé. Hein? Ces haricots ne ressemblent pas à des haricots normaux. Les haricots avaient en effet une apparence extrêmement étrange. Ils étaient énormes. En fait, ils étaient encore plus gros que des haricots classiques. Je ne veux pas de ces haricots. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire Ce ne sont pas des haricots normaux, mon garçon. Ils sont magiques. Magiques Vraiment Et comment fonctionnent-ils Ils ont de tels pouvoirs magiques que si tu les plantes ce soir... Ils auront poussé jusqu'au ciel dès demain matin. Jack fut convaincu. Il échangea la vache contre les haricots parce qu'ils étaient magiques. Maintenant que tu as accepté l'échange, ils sont à toi et la vache m'appartient. Jack était très excité à l'idée de les montrer à sa mère. En arrivant à la maison, Jack sourit et mit la main dans sa poche. Regarde tous mes haricots, maman Ils sont magiques « Quoi As-tu vendu notre vache pour le prix de ces haricots étranges ?»« Eh bien oui, bien sûr, maman !»« Tu as vendu la vache pour des haricots Es-tu stupide, Jack ?» La mère devint furieuse et jeta les haricots par la fenêtre. « Il est vraiment fou, cet enfant !» Jack était très triste. Il monta en courant dans sa petite chambre dans le grenier et se mit à réfléchir tout haut. Comment ai-je pu me faire avoir comme ça J'ai vendu la vache contre des haricots <rire> Il pleura dans son lit et s'endormit sans avoir mangé son dîner. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, Jack se réveilla et regarda par la fenêtre. À sa grande surprise, il vit une tige d'haricots si longue qu'elle touchait le ciel. « Oh mon Dieu Ces haricots étaient vraiment magiques !» Il décida d'escalader le haricot géant. Le haricot géant montait encore et encore plus haut, jusqu'à toucher le ciel. Le petit Jack grimpa encore et encore, jusqu'à ce qu'il put apercevoir les nuages qui flottaient dans les airs. « C'est génial !» « Et tout paraît si petit vu d'en haut !» En grappant ah. encore un peu plus haut, il atteignit une grande porte dorée qui brillait et reflétait les rayons du soleil. Wow. « Il avança un peu et la porte s'ouvrit. C'était un véritable royaume dans le ciel. C'était magique Jack fut vraiment surpris par la beauté de ce royaume. Alors qu'il entrait dans le royaume, Il vit un effrayant géant endormi sur une chaise. Jack se sentait affamé après avoir escaladé la tige du haricot géant. Alors, il entra doucement à l'intérieur et se dirigea vers la cuisine. Il y avait des fruits et du lait. Alors qu'il s'approchait pour les attraper, il entendit un bruit très fort. « Oh Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» Jack était terrifié. Il courut pour aller se cacher dans un petit trou. 5 4 4 Je peux sentir l'odeur d'un petit homme qu'il soit mort ou vivant Je vais le trouver et le manger Il n'y a rien de meilleur qu'un petit homme grillé sur une tartine Ah délicieux Comme le géant ne trouva pas de petit être humain Il mangea la nourriture qu'il avait laissée mmh. sur la table. Il sortit ensuite de sa poche des sacs remplis de pièces d'or. Il les conta, et les déposa sur un coin de la table. Ensuite, il alla se coucher. Jack sortit prudemment de sa cachette et décida de s'emparer des sacs de pièces d'or en pensant que grâce à cela, sa mère ne serait plus en colère contre lui. Oh, c'est vraiment très lourd « Je devrais vite emporter ça et m'échapper d'ici !» Il glissa le long de la tige du haricot géant avec le sac d'or. Il arriva chez lui et donna les pièces à sa mère. « Un sac avec des pièces d'or Ah Où as-tu trouvé cela ?» Jack raconta toute l'histoire à sa mère. Sa mère sembla très contente d'avoir maintenant de l'or et contente aussi que son fils fût vivant et de retour à la maison sain et sauf. Quelques jours plus tard, Jack escalada le haricot géant à nouveau. Il grimpa et atteignit la maison du géant. Une fois de plus, Jack vit le géant endormi. Cette fois, il était même en train de ronfler. Le bruit du ronflement était si fort que Jack dut aller se mettre à l'abri pour épargner ses oreilles. Le géant se réveilla. Jack, terrifié, se rua sous le lit pour se cacher. Je peux sentir l'odeur d'un petit homme. Qu'il soit mort ou vivant, je le trouverai et je le mangerai. Il n'y a rien de meilleur qu'un petit homme grillé sur une tartine. Hum, délicieux Mais il n'y a pas de petit garçon ici Le géant ne trouva personne. Il prit une poule et se mit à hurler. Ponds un œuf en or, maintenant <rire> La poule pondit un œuf entièrement recouvert d'or. Le géant le prit pour le mettre dans le panier et partit se coucher. En s'avançant un peu, Jack se dit que la voie était libre. Il prit la poule et s'enfuit immédiatement en redescendant allègrement le long du haricot géant. En rentrant à la maison, il raconta toute l'histoire à sa mère. « Regarde, maman, j'ai ramené une poule cette fois-ci. Elle pond des œufs en or. Regarde comment ça marche. Ponds un œuf en or, maintenant <rire> !» La mère de Jack était très contente de lui. Une troisième fois, Jack escalada le haricot géant et alla dans le royaume du géant. Cette fois, il vit que le géant jouait des chansons magnifiques sur une superbe harpe. Il se cacha alors sous la table. Fille, Fa faille, femme, je peux sentir l'odeur d'un petit homme, qu'il soit mort ou vivant. Je vais le trouver et je vais le manger. Il n'y a rien de meilleur qu'un petit homme grillé sur une tartine. Hum, mmh, délicieux « Aujourd'hui, je trouverai ce petit homme quoi qu'il arrive !» Il chercha vraiment partout, mais ne put le trouver. Il se sentit soudain très fatigué et alla se coucher. C'est alors que Jack s'empara de l'harpe et s'apprêta à partir. Mais tout à coup, la harpe magique se mit à pleurer. « Au secours, maître, au secours Un petit garçon est en train de me voler Il va m'emmener loin de vous !» Le géant se réveilla en sursaut et surprit Jack avec la harpe. Furieux, il se lança à sa poursuite. « C'est donc toi qui as volé ma boule et mes sacs d'or. Je vais te punir pour cela !» Mais Jack fut le plus rapide. Il sortit du royaume pour aller glisser le long de la tige du haricot géant aussi vite que possible. Le géant, réalisant qu'il s'était fait avoir, le suivit jusqu'en bas. Chaque glissa, glissa, glissa et descendit du haricot géant et alla chercher une hache dans sa maison. Il se mit à frapper fort avec sa hache pour couper la tige du haricot géant. La tige se brisa enfin, le géant dégringola jusqu'au sol, tandis que le haricot s'effondrait lui aussi. La mère de Jack assista à la scène et soudain paniqua. Elle réalisa que tout cela était de sa faute, car elle n'avait jamais empêché Jack de voler des choses qui ne lui appartenaient pas. Jack était devenu gourmand et envieux, et il pourrait gâcher sa vie à cause de toute cette histoire. Elle alla alors voir Jack pour lui parler. « Jack, désolé de t'avoir laissé voler des choses. J'aurais dû mieux m'occuper de toi. Que se serait-il passé si le géant t'avait attrapé Tu ne serais plus à mes côtés sûrement alors qu'il est. Maman, j'ai appris une belle leçon aujourd'hui. Maintenant, eh bien je travaillerai dur pour gagner de l'argent. <rire> Jack et sa mère devinrent alors très riches et vivèrent heureux pour toujours.